Activité 2 Chérie, faut faire la vaisselle, chérie, c'est ton au tour aujourd'hui. Chérie, faut faire la vaisselle, faire la vaisselle et le ménage aussi. Chérie, faut sortir les poubelles, faire les courses pour samedi, porter la lettre à la maternelle, voir la b a n t e pour.